Et pour elle, c'était impensable de piquer. Quelqu'un qui, non pas qui ose, mais qui fait le geste, c'est quelqu'un qui est perdu. Elle m'avait, quand j'étais môme, tellement de fois corné dans les oreilles, comme elle disait, que même si je crève de faim, je dois quand même demander du pain. « Mendier son pain, c'est encore travailler », disait-elle. Moi, je ne me foutais pas de sa gueule, mais je tolérais très mal ça. Je me souviens quand j'allais au marché pour l'aider, justement, le dimanche et le jeudi. Je voyais qu'elle avait cette caisse à portée de la main, qu'il lui était si facile de piquer une pièce de 20 sous. Il y avait même des pièces en bronze à l'époque, ça ne se voyait pas. Le patron ne pouvait pas peser et faire la différence entre ce qui restait et ce qu'il avait amené le matin. Moi, je me suis, je me suis mis à lui donner l'exemple, à lui montrer. J'avais un, un chic terrible. Quand on me rendait la monnaie, je faisais tomber toutes les pièces, puis je m'en bloquais une dans la peau, mais je disais « Au revoir, madame ». Si la bonne femme me regardait trop, je laissais tomber la pièce, mais c'est rarement arrivé. Et quand j'avais réussi mon coup, je l'avais vers ma mère, je lui tirais un peu le tablier, puis en douce, entre mes jambes, je lui tendais la pièce. Puis je la glissais dans ma poche. Et pendant que ma mère attendait le client, et tout en parlant, elle entrecoupait ça de vagues murmures, « Remets la pièce dans la caisse ».« Remets la pièce dans la caisse, je te dis, remets la pièce dans la caisse, je ne veux pas ». Alors il m'était arrivé, quelquefois, de revenir à la maison avec, euh, avec deux, trois pièces de bronze dedans.